Oh.、Uh. Et moi, la Dr. Payne Pandragon, avons une ligne de conduite qui est celle-ci. On se fout pas mal de tout. <rire> que vous soyez riche ou pauvre, heureux ou triste, illettré ou cultivé, sans travail ou méga directeur pratiquant ou athée, que vous ayez quatre bras ou deux têtes, on s'en fout complètement. Mais il y a une chose dont on ne se fout pas, mais pas du tout. C'est votre dose hebdomadaire de pur métal et de chaos. Et la voilà! Dégénéré métallique. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui n'ont que pour seul souci de vous enfoncer bien profond dans l'esprit des s a l o p r i e s de trash, de debt, de black et de toute autre sorte de bonne musique. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, Incorporated. Because Pandrayan said so. Go.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 Avec ses sept salles et toutes les primeurs. Voici les prochaines sorties à surveiller au cinéma du Cap. Robin des Bois et Lettre à Juliette à la fiche dès le 14 mai. Shrek 4 d à la fiche dès le 21 mai. L'Enfant Prodige et Prince of Persia à la fiche dès le 28 mai. Marmaduke à la fiche dès le 4 juin. Karate Kid et l'Agence Touriste à la fiche dès le 11 juin. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap.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 C'est fou. à l u q t R. Travail, meuf. Travail, meuf. F1. Well, Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 25 mai de l'an de Disgrâce 2010. Il est 21h30, 56 secondes. Et welcome into our fucking nightmare. Oui, bienvenue en enfer, hein? <rire> oui, <rire> tout à fait, mon chasseur. o i s i l l y o u Comment vas-tu? Ça va très bien. Disons qu'on est dans un sauna ici.、Là. On est dans un sauna à la grandeur du Québec, je pense. Oui, mais il me semble q u i là, y dans notre p e t i t Confinement、euh, en arrière de nos micros, on dirait qu'on s'aunise encore plus. Écoute, de minute en minute, je te vois rapide r sur la chaise. Oui.、Et、puis déjà je ne suis pas gros, il ne restera plus grand-chose t a n t o u r Non, non, non <rire> probablement que moi, ça va me faire un bien extraordinairement <rire> incroyable.、Euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais c'est un peu tôt pour les canicules, quand même. Dans les trois semaines en avance. Trois semaines en avance, et tant qu'à moi, on aurait pu tout simplement les skipper, puis de ne pas en avoir. Ben, ça va, se, ça, va, ça va revenir un petit peu plus à la normale. Ouais, là, il parle du mois d'octobre de... à peu près. OK, d'accord. <rire> On a le temps d'y réfléchir. Oui, absolument. On vient donc d'entendre la formation Testament. Tu es content? Oui. OK, moi aussi. La pièce est en Dawn for Life. Es-tu plus content? Ben, ça doit. Et C'est en crescendo ton petit bonheur. Oui, c'était un petit euh, bonheur euh, que j'avais ramassé. <rire> oui, puis garde les dons pour toi. Garde <rire> les dons dans le p o s s é Il était bien à sa place. Testament de d o w n for Life. e p i è c e qu'on le retrouve sur le très bon album de Gathering de 1999 qui est paru sur p r o s t a t i c Record? Euh, D'ailleurs, album que je me suis procuré en vinyle le week-end dernier. Le mot, c'est du fond, ça. Ouais, ben, quand même,、euh, je dois dire, relativement cher, mais deux belles plaques de 180 grammes. Ah, c'est le f o n ça. C'est vraiment cool. Ben, c'est cool que ça sorte tout en 180 à cette h e u r e Ah oui, il y a de plus en plus,、ouais. hein. Ah oui. Ben,、ouais. euh... même pas ça dans le temps, ma i l Ben, non, a, ben, écoute, il fallait que tu payes super cher,、oh, là,、ouais. pis encore, c'était des disques plus de classiques ou de、ouais. trucs comme ça, là, mais bon. Non, c'est une, une bonne chose. e、euh, information d'air, auparavant, et la pièce Primitive Ways que l'on retrouve sur Leprosy, un album de 1900. Eh,、hey, j'ai oublié de prendre la date, u n、euh, album de 1900. 1900. Je savais que c'était mieux. je regarde vite fait, là. 89, 90, peut-être? Je dirais 89, 90,、mmh. peut-être. Ben, je vérifierai tout à l'heure, je suis désolé. r e <rire> Peut-être. Peut Je vérifierai tout à l'heure, je suis désolé, mais bon, c'est paru sur Century Media. Creator est la pièce All the Same Blood que l'on retrouve sur l'album Violent、A、Revolution, un album de 2001, qui est un bon album, qui n'est pas selon moi le meilleur, mais qui est un bon album, paru sur SPV, Hand Tomb, et la pièce s e e i n g Red.、Euh, ça ressemble pas mal à comment je filais aujourd'hui.、Bon, ça,、euh, ai ça, ouais. ouais, ça c'est un bon Death and Roll.、Ouais. L'album étant Uprising de 2006, c'est un album sinistro. T'as aimé la pièce? Non, tu ouais. As, tu vas aimer l'album. Tu vas aimer l'album.、Euh, et nous avions ouvert avec Metallica. Avec le classique des classiques. C'est un des grands classiques e f f e c t i v e m e n t Pour qui les Beltos?、Euh, l e s Oui, p o u r qui les Beltos. l e s Forum de Beltos, l e s que l'on retrouve sur le deuxième album paru de cette formation à l'époque trash、Am、Ben, je dirais trash américaine.、Euh, Ride the Lightning. Qui est paru en 1984 sur Mega Force. Et,、euh, sincèrement, je le redis encore un album plus tard. Et en ce qui me concerne, ça s'arrête là. Metallica. Ben, c'est moi aussi. Ben, je sais. Moi, Metallica, c'est les trois premiers albums. Après ça, allez, vous faire foutre. Allègrement. Oui. Allègrement. D'ailleurs, nous, nous. Hey, j'ai.、Euh, je sais pas si t'as dû prendre,、euh, Je t'avais fait un petit envoi courriel concernant. Notre émission. Oui, avec bon, les lutins. Effectivement. C'est celui-là t o u le 15? Ça sera le 15 u i n D'accord. Juste, ben, en fait, écoute, j'ai pas eu la réponse formelle de la part de Lutin Alex, là, mais il y a de bonnes chances que ce soit le 15 juin. Donc, avec les lutins ici en studio, ça va être... Ça, ça, ça devrait être, ça devrait être cool. Quoi de drôle. Donc, vous、euh, vous intéressez? Si vous voulez voir un merge entre les lutins de l'affaire et réanimation, ça devrait être mardi le 15 juin prochain. e、euh, u aussi, aussi. Ça va être une des dernières émissions avant notre,、euh, notre congé. Ah,、euh... ça va être pas mal sur les dernières, oui, les dernières... minutes,、oui. là, effectivement. Ben, dix minutes,、euh, bon. <rire> dix heures, peut-être.、Euh... je.、Hey, Sinistros, j'ai.、Euh, j'ai réécouté très attentivement、euh, ce dimanche、euh, le... le. Le jour ré... du Seigneur? Ben, non. <rire> non. Non. La semaine verte. Oui. D'accord. Ben, quoi? Oui, il y a des bons, des bons, des bons reportages. <rire> J'écoute pas ça.、Euh, non, j'ai écouté très attentivement la dernière sortie de Martin Scarsese qui est s h u t t e r Island. Avec, e u b e n v u s ê e s ben, non, arrête. Leonardo DiCaprio. o k、okay. C'est extraordinaire. o k、okay. C'est vraiment merveilleux comme film. C'est un film qui est tout à fait d é r o u t a n t c'est un film qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce que le spectateur croient Pis o o u v r a v o l'histoire. i Puis r de c'est pas ça. Pis u c'est, en fait, même jusqu'à la fin, on n'est même pas convaincu. Oups. C'est un bon film qui traite de... d'insanity. On serait bon là-dedans, nous autres?、Ben、oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on、oui. nous avait approchés pour、euh, faire des rôles de soucis. Oui, on n'avait pas le temps. On avait. Ben voilà, s i s t r o a s s i On avait l émission l à faire. Il a préparé, <rire> en tout cas. Alors, je, Écoutez, c'est un film qu'il faut voir absolument.、Euh, s c o r s e s e ce s t vraiment pas le dernier venu dans la production cinématographique. C'est un maître dans l'art de faire de bonnes productions et des trucs qui sont parfois, <coughs> je e dirais pas déroutantes, mais très. Euh, très spectaculaire dans leur,、euh, dans leur approche. Et Shutter Island, pardon, ça ne fait pas exception. C'est un excellent film. Et lorsque j'ai vu le film pour la première fois de façon d'œil un peu plus et oreille distraite, j'avais déjà trouvé que DiCaprio était excellent, mais il est vraiment génial. Ben, DiCaprio, d'habitude, on se trompe pas. Non, non, absolument pas, pas. Absolument pas. Puis, contrairement à ce que j'ai récu lors de, du début de sa carrière, je m'étais dit, bon, une autre petite vedette pour les fillettes.、Oh, ouais, mais non, non, non, non, non, non. Pas non. du tout, pas du tout. C'est son rôle qu'il fait dans,、euh, les gangs de New York, là. Ouais. C'est assez, e h Oh, assez... ben, en fait, tous les films, là, depuis, je te dirais, peut-être la dernière, pratiquement la dernière décennie, c'est un gars qui est excessivement professionnel et c'est très crédible, son jeu d'acteur. Et, e n c o r e ici, je crois même que lui-même, quand il a, s'il a revisionné le film de s h u t t e r Allen, à la fin, il a dû dire, ouais, je suis assez convaincant. <rire>、ah, d'accord. Je, je me fais peur. Voilà. Nous parlerons de la chronique spectacle un peu plus tard, mais pour l'instant, Sinistro, ça a deux spéciaux pour nous ce soir. Bien ça, oui, bien deux oui. Deux formations. Un, j'ai deux albums à vous <coughs> faire connaître. Vas-y.、Euh, le premier album, ça vient d'un band qui s'appelle、euh, The Vision Bleak. Un band allemand qui fait dans le gothic m é t a l assez,、euh, C'est presque symphonique par bout,、euh, c'est excellent, c'est merveilleux. Tu as tendance à g o t rock ou.、Euh? Ah non, c'est g o t très très métal,、ah, c'est très, très très lourd, très、okay. très l o u r d Il y a des riffs, là.、Euh, tu s a des bouts, ça m'a fait penser à un mélange de bass, mélangé avec Sisters of Mercy, mais avec des riffs、euh, extrêmement pesants, et puis、okay. euh, la grosse disto, là, puis ça、uh -huh. bûche. a v e c les double bass、euh, dans le tapis, là. C'est un album qui s'appelle Set Sail to Mystery. C'est sorti en 2010 sur Prophecy Records.、Euh, on va commencer. J'ai choisi quatre pièces de l'album. On va commencer avec la pièce Descend into m i l e s t r o m qui est la deuxième pièce de l'album. D'accord. On va écouter ça là. Là, tirette là. End us! La cinquième à jouer. Ben oui, la cinquième à jouer, mon ami. Là, tu peux te vanter de m'avoir fait plaisir. Sinistros. Hein?、Eh? T'es où, là? Ben, je suis là, là. Ah <rire> oui, je jouais ça. Ben, tu viens de me dire que la cinquième, elle était pas supposée jouer. Je vois. Ben, je l'ai pas eu, cette manœuvre, là. Ben ça, manière, là. non, c'était la. Ah, ben oui, une manga peut-être.、Oui, ok, si on avait décalé la première. d Ouais, mais c'est pas v r a i Non, non, non, on va la remettre là. Ben, on va, on va discuter, puis on la mettra,、oui. puis on viendra à pause après. D'accord. Excellent. Ben, on vient d'entendre,、euh, il reste une t o u n e、euh, The Vision Bleak, avec、euh, la pièce Romance with the Grave, tirée de, du dernier album, Set Sail to Mystery, paru en 2010. Tout juste avant, c'était I Done d With t Swans, et toujours du même album. Et Descend into m y s t r o m On a eu une petite erreur ici, c'est pas grave. On va continuer avec、euh, la dernière pièce qu'on、ouais. va faire jouer de cet album-là, qui est la numéro 5, qui s'appelle The Outsider. C'est tiré de l'album Set Sail to Mystery, paru en 2010.、Euh, tout de suite après, c'est en pause et on revient、euh, en jasant tout de suite après、euh, la pause et la pièce de Vision b l e a k The Outsider. c e à d i r e de plus. Allons-y.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 Et、tu peux pleurer, Sine s t c o m a i s Je faisais comme dans ton. Dans mon coin. Dans ton petit gugus qui passe en arrière-plan. <rire> je me suis toujours demandé si les auditeurs i l'entendaient, s l ça.、Ah, là, ils l'entendent, ça, c e s ça. l f a u d i s qu'on v i e n s e n arrière pour ça. Et que tu l'entends sortir. C'est juste mettre une petite ambiance Un en petit, arrière. Une petite ambiance.、Non. Bon, ben, c'était、euh, The Vision Bleak avec、euh, l'album Set Sail to Mystery Paris en 2010. J'ai adoré. C'est bon, hein? Adoré, adoré.、Bon, c'est vraiment bon, vraiment bon. Mais là, c'est parce qu'il restait 4 ou 5 tours à jouer, là, sur l'album. Je pense qu'il y a une dizaine de chansons. Puis, si vous avez le Digipack, il y a un bonus CD.、Euh, c'est le clavier risque. i se paye un b a s Il refait tous t e les tours juste au piano. Ben. C'est u n approche comme une autre. C'est des vampires. Bon, faut... Oui, c'est n o r a l que les vampires. Ils ont l'air ils ont de ça.、Hein? Effectivement. L'image est très belle, d'ailleurs.、Oh, ouais, c'est vraiment、bandes. beau. Le MySpace,、ouais. c'est vraiment écœurant. Oui, oui, oui. C'est、ouais, vraiment ouais. super. Je vais mettre ça sur、euh, l e s e t de réanimation pour que les petits auditeurs puissent aller voir ça. Excellent, ça. Oui, monsieur. Tu v e s x u e je fasse la nomenclature ou. Ah, ben oui, tu peux le faire, effectivement. Bon, on a entendu、euh, tout juste avant la pause、euh, la pièce The Outsider. Euh, on a eu un、euh, petit moment de placotage, et avant le moment de, pla de placotage, on a eu Romance with the Grave, I Dined with the Swans, t h e y Descend into Milestrome. Écoute,、euh, moi, je peux pas. Vite comme ça, j a i pas vraiment de favoris sur les quatre pièces. Je les ai pas v a i t o u t e s L'album, il passe très, très vite.、Euh, moi, j'ai écouté ça dans ma voiture、euh, au courant, ben, la semaine dernière. J'ai découvert ça la semaine p a s s a i t Puis, à、euh, un moment donné, l'album est déjà fini. Ben, c'est signe que l'album n'est、ah. pas, pas emmerdant. OK, c'est bon. Ça peut être pour. Tu sais, un album qu'on trouve qu'il est déjà fini, c'est pour deux choses. C'est soit qu'il est vraiment trop court、cool, ou qu'il est vraiment bon. Ouais, ouais c'est ça. Ben, ça. ça peut être les deux aussi. Effectivement. Oui, ouais, généralement,、aussi. ça peut être les deux, mais. Ça arrive, ça arrive. Mais, mais là, euh, euh, je me suis aperçu qu'ils en ont au moins trois, quatre autres avant. Fait qu'on va essayer d'aller.、Euh, ouais, ben écoute. a l e r mettre la patte là-dessus. C'est disponible sur Amazon.、Euh, ouais, c'est ça qu'on a regardé.、Hein. Ouais, effectivement. Fait que. Moi aussi, je me propose bien de me procurer ça dans les.、Euh, Dans les instances là, qui, sont, qui sont à venir. C'est pas attendant demain matin. Non, Je pense que oui, De <rire> toute façon, d'ici là, ça se pourrait qu'on soit déjà tout fondu. Oui, parce que là, il commence à. Je n'ai aucune idée de quelle température il peut faire. À l'intérieur, je ne veux pas le savoir. Je ne sais pas, mais à l'extérieur, on a vu quelques éclats. Oui, d'après moi, ça va péter tantôt. J'espère que c'est présage d'un bon orage qui va nous rafraîchir ça, pas à peu près. Ben, à peu il pourrait o r a g e r pendant、uh, un deux, trois heures de temps. Ben, deux, trois jours.、Là. Bien, pas deux, trois jours, là. Sinon, on va、sure, venir à on... réanimation à chaloupe la semaine prochaine. <rire> l'arche du docteur et Sinistrose. <rire> tu sais, Rentris... moi, je sais pas, je reste, ça arrive ça. Il faut que je traverse le pont. Bien, rentrer à... dans le fer en chaloupe. C'est ça. <rire> Sur l'arche du docteur et Sinistrose, vous ne retrouverez pas un exemplaire de chacun des animaux de cette terre, mais bien un exemplaire de chacun des morts vivants de cette terre. Oui, bien, c'est ça, nous autres. Les exemplaires des animaux sont morts. Mais <rire> ils sont undead. Oui, un, un, un exemplaire de chaque roadkill. Oui. <rire> <rire> Effectivement. Il y a des gros roadkills, comme des carcasses de chevreuils, des carcasses de rignos, c'est plus gros, mais ce s t pas grave. Oui, mais écoute, il、euh, y avait quand même des éléphants sur l'Arche de Nori, semblait-il. Oui, mais des roadkills d'éléphants au Québec, c'est plus grave. l r e Là, tu vois des carkills <rire> normalement. <rire> c'est plus ça. <rire>、euh, pour ceux qui seraient intéressés de voir demain aux Foufouines électriques Laconacoil, ils seront en compagnie de Hill t e Villain, m e r k a b a et Doll. Ce sera à 19h30. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses, pour y assister. Et vous pouvez vous procurer les billets via admission. Les amateurs d'Epocrazy auront. Ben en fait, c'est ce dimanche, ce soit le 30 mai,、euh, toujours au Faux-Fonds Electrique. Avec le Peter t a d g r e n Peter t a d g r e n e f f e c t i v e m e n t Il y en a un tas, lui.、Euh, oui, Peut-être qu'il t a t e Graine.、Euh, Peut-être, si je ne veux pas le savoir. <rire> Euh, donc, e p i c r i s y sera en c o m p a g n i e de Blackguard, Scar Cemetery, Eight et Swashbuckle.、Euh, C'est au Fond du Electric, comme je l'ai dit. C'est à 19h dimanche le 30 mai. Il en coûtera 20 et 25 taxé inclus pour y assister via admission. Et, et, et le lendemain, soit le 31 le lundi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Euh, Swashbuckle,、euh, j'ai peur qu'il y ait d'overrating là-dessus. Là. Ça commence. Ouais. C'est le principe de Warbringer. Ouais, ouais.、Euh, i l j o u e un peu trop souvent. Ouais. C'est le fun de voir un band que t'aimes, mais c'est le fun d'avoir hâte de le voir quand tu le vois pas toutes les semaines. Ouais, c'est ça. c'est, c'est peut-être la nuance à un moment donné qu'il faudrait qu'il soit un peu respecté là-dedans parce que, bon, on s'entend que c'est des opening acts. Par contre, en contrepartie, est-ce qu'ils vont faire, comme tu disais la semaine passée,、euh, ils vont-tu faire avec ça des b a n d s qui vont être c o n f i n é s à faire des opening acts parce qu'on le les temps, voit trop ouais, souvent, tu sais? Ouais, c'est ça.、Enfin? Bref, ça, ça va finir que ces, ces bandes-là, ils ne monteront peut-être pas assez pour devenir comme des headliners.、Euh, C'est ça. C'est ça. Parce qu'en bout de ligne, les gens vont avoir été saturés de les voir. Puis quand ils vont tomber h e a d l i n e r les gens vont dire o h ben là, on les a vus.、Oh, on ne payera pas pour les voir headliners. On les a、ça. vus 50 fois avant au Panagan. On, on, on, on, on sait ce que ça donne pour 5 piastres. C'est ça. C'est ça. <rire> C'est vrai pareil. Là.、Euh, mercredi. Le 2 juin, au Faux-Fonds électrique, s toujours, c'est Dying Fetus, en compagnie de Arsys Misery Index.、Euh, annotation of an Autopsy, Conducting from the, from the Grave, pardon. C'est à 19h. Par... Oui, effectivement, à 19h, les billets sont au coût de 20 et 25 taxi inclus. C'est-tu 10... bien cynique qu'on voit dans ton écran? Le logo Oui. oui.、Oh, a va malade, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Laisse-moi n s finir, on n'est pas rendu là. Ah, ok, excusez-moi. Maudit fatiguant. Ben non, ben je suis net tout fou. Ça fait ben changement, ça. Sidework en compagnie de Death Angel. Eh, Seigneur. Death Angel. Ils sont de retour, eux autres. Ou ben, ils n'ont jamais parti, mais on n'entendait plus parler de ça. Bon, Sidework en compagnie de Death a n d j o e l Métinity w i t i n et Swashbuckle. Pas encore. Ben oui. Dimanche 18 juillet, 19h, au Fonds électrique, 20 25 VIP, 55 Taxe inclus, via. Bien, c'est p c e que si on ne o i t pas ici, c'est q u tu v i b o c a i s l s sont achetés un chalet à Montréal-Blanc. Tu es u sérieux? <rire> Bien, je suis dessus, moi. Ils, ont tellement, ils viennent tellement souvent ici qu'ils ont dit on aime ça. On aime ça le Québec, d'autres, on va faire une tournée québécoise sur l s puis comme on sait qu'on va revenir la semaine prochaine, on va se mettre un Donc, pied on, à terre. On va se a i acheter un chalet à Montréal-Blanc, on va t c o r r e il、uh, y a le Summer Slaughter Tour, uh, qui, uh, mettra en vedette décapitated The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, Veil of Maya, Cephalic Carnage, Decrypted Birth, Carnifex, Animal as a Leader. C'est mardi le 3 août, dès 16h30, c'est au Club Soudan. 25$69, 30$56, plus taxes disponibles pour tous via Ticket Pro, Sonic, i n t r o n a u t Dish, Qu'est-ce que c'est ça? d i c h r i p n i a je sais pas. Et groupe invité mercredi le 4 août au Café c a m p a g n C'est un autre groupe qui vous souvent. Ah ouais. Là, Catatonia. Ah, il y a Catatonia, ça va. Oui, Catatonia, ça c'est au mois de septembre. Oh, c'est le. Charles h e Laurent au mois d'août. e Blablabla. Non, ça c'est pas du l e p o s o n i o Lequel? Ah oui, ok. C'est du Lepo-Solio. Ah ah. Bref, ceci étant dit, il est 22h11min et nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec mes derniers quatre choix de cette édition. Vous entendrez dans l'ordre et le désordre. Ah, c'est bien dit,、hein? ordre et désordre. Et effectivement, 22h12 maintenant. Vous entendrez Lucien Tzu. o、oui. Vous entendrez son fils.、Oui. Qui nous amena la grande pièce Je t'attendais. Pas Daniel.、Ça. Daniel. o、oui. Vous entendrez Joël Denis avec、oh, la Yaya. Et bien entendu, une exquise pièce de s h i r l o c k Hero. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, e Ben, dis-toi, que ça va faire pas mal plus longtemps parce que <rire> ça passera pas en soi. <rire> On va entendre、Dieu、à l'instant une formation que j'aime beaucoup, formation grecque Rotting Christ et la pièce URI. Que l'on retrouve sur l'album Chronos, un album de 2000, Finchrol du dernier album, Samael du dernier album, Immortal d'un vieil album. Ben lui. Ben, on va commencer tout de suite, on v e u t finir, mon homme, parce que t'en comptes ton deuxième ouais, spécial. Ouais, p a r c e que m o i je vais mon spécial,、uh, Bomb Nation. Bomb Nation. Un jour, Bomb Nation, peut-être.、Oui. Go, Rotting c r i m e Go, go, go.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 Les mardis de la relève du g r a n d b r y l u s un événement en production Joshua et c e s t f o u 89.1. Texas Paris présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire. Du 23 au 26 juillet 2010, spectacle de musique électronique en plein air avec Juno Reactor, d e n Oxbaker, s z e r o x Illumination et plus de 60 artistes du Canada et du monde entier qui performeront sur trois différentes scènes. 4 jours de camping sur le magnifique site du Poney Rouge Rafting en bordure de la rivière Gatineau.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 オペフ、ープン・サバテージ、ainsi que beaucoup d'autres。La Brigade Fanal、の範囲で 19h、その後、セフウ 89-1. Vingt-deux h e u s t r e n t e d e u m i n u t e Ah. Voilà. Vous êtes là?、Eh oui. Ah, vous êtes là. s i n i s t r o s e on vient d'entendre la formation Immortelle. Immortelle i m m o r t la l pièce Triumph, pièce d'ouverture de l'album Damn in Black, qui est parue en 2000 sur Osmose Record. Juste auparavant, nous avions la très bonne pièce Dornier Samael, Virtual War, que l'on retrouve sur Above, qui est parue en 2009. Quel album? Oui. Qui a pris、oui. tout le monde par surprise. C'est ça qui est bien. Oui. Fentroll est la pièce. Ten Frusna Monen, que l'on retrouve sur Nifelvind. Ça n'a、ah. pas changé, ça, finalement? Ben, non, pas vraiment. Non, non mais moi, c'est parce que je u i deux albums en、okay. retard. En o n c'est pas mal le même t r u c、ouais, Le、hein. dernier album que j'avais entendu, c'est n a t Fudd. Il y en a deux autres après. Une、là. continuité, même avec le nouveau chanteur. D'accord. Séparé en 2010 sur Century Media, c'est un bon album.、Euh, et on o u v r a t avec r u n n i n g Christ et la pièce You Are I, qui est tirée de l'album Originellement. Je dis originalement Chronos en 2000, qui part en 2000, Century Media, mais moi j'ai retiré la pièce sur la compilation qui s'appelle Tana Tiforo Anthologio, qui est un album double qui comporte, entre autres, e、euh, n en fait, sur le, principalement sur le, le disque 1, beaucoup de versions ou de pièces démos, e n fait, des pièces de démos et des versions de pièces qui n'ont pas été nécessairement retenues sur les albums. C'est un, Des petites pièces intéressantes. Une pièce s de collection. Ben, je ne sais pas si c'est une collection, mais c'est intéressant pour les amateurs du bal. Une pièce de connexion. De connexion.、Euh, voilà, c'est ce qui met fin à mes.、Euh... À ta merde musique. À mes、euh, choix je ça, musicaux. Je vais tout en l pour encore o n a... e Écoute, Sinistros,、euh, je regarde ça vite fait, là. On va embrayer ça dans pas long parce qu'on nous reste un bon 18 minutes, 17 oui, secondes. Oui, ben, c'est ça. C'est i e n spécial. C'est ça, c'est ça. Euh, cette semaine, j'ai reçu un album d'une formation,、euh, québécoise, plus précisément à la région de Québec, qui s'appelle Bomb Nation.、Mm -hmm. Bomb Nation, ils font dans un genre de speed metal, mixé avec、euh, du crossover, comme on l'aime, comme à l'époque.、Mm -hmm. c e s t c'est, c'est fesse dans la mythe. C'est des petites tours pas longues, ça rentre à coup s de marteau, puis c'est efficace. C'est expéditif. C'est expéditif. Alors, c'est tiré de l'album,、euh, Hazmat. Euh, C'est paru en 2009 sur Profusion. On va commencer avec la pièce. Ben on va mettre les s 7 premières pièces de l'album. Alors, on commence avec la pièce Mad Dog. Là. Là. Go. Go. Ça rentre au passant.、Ouais, ça rentre, ça rentre. Bon,、ah. c'est、euh, Bomb Nation、euh, avec l'album Hazmat. Hazmat, c'est écrit en arrière ici. Qu'est-ce que ça veut dire?、Euh, je ne suis pas capable de le lire. Je pense que c'est autre, oui. Mais oui, je l'ai lu tantôt. Horrific.、Uh, euh. uh, Horrific Atomic Zoological Mediation and Terror. Haha. <laughs> <rire> C'est、cool. cool, bon.、Cool. Ouais, ouais. On vient d'entendre la pièce.、Euh, b e n là, finalement,、euh, on fait jouer la moitié de l'album. Bien oui.、Ouais. Euh, RIP Mankind,、euh, tout juste avant. Tsar Bomba, Nuclear War, Drunken Control, Discontent, Pantherat, Black Holocaust. Et au début, c'était Mad Dog. C'est déjà tout pour réanimation. Eh bien oui. La semaine prochaine, on va se faire un spécial.、Euh, Eh oui, c'est la semaine prochaine qu'on va i e x p ce q u e r ça. Oui. <Hate>. <rire> Effectivement. <rire> Pas huit, là. h 8. Non, non. Cinq 5 sacs. Ah, ah. ah. H-A-T-E, comme、oui. avoir hâte. a h o、ouais, u i r hâte de, de, de maganer des chansons. Chaque pièce, chacun, c o m m e s i n t r o s e l'a dit,、euh, cinq pour moi, cinq pour lui, qui sont, selon nous, ce que l'on déteste le plus dans le métal. Ça va être h r r i e n c o r e une antithèse de réanimation. Oui, oui, ça va être horrible. a、ah bon, on va faire、Faut、ça la n e prochaine. Peut-être que vous serez pas d'accord avec nos choix. Non, m a i sûrement s pas. Peut-être pas sur tout le, l o t mais bon, on s'entend que ce sont des choix personnels. Faites-vous en pas. On a pensé à mettre The Final Countdown, mais c'est pas assez métal. <rire> fait qu'on va De s f a e f f e c t i v e m e n t Donc, la semaine prochaine,、euh, nos pires dans le métal. En fait, nos pires, on en a choisi cinq chacun. Ce qui va faire dix pièces au total. q u On n'aime pas on du t o u Peut-être que les c h o i x d e s i n i s t r o s ne me dérangeront pas et vice-versa,、ouais, mais ça, ça c'est ce qui, ça. qui va faire partie de la surprise. On se quitte sur une dernière pièce de Bomb、ouais, Nation. Une dernière pièce de Bomb Nation, effectivement,、euh, ça va être la pièce Predator. Donc,、euh, ce qui va mettre une toune de plus que la moitié de l'album, en fin de compte. Un album qui compte 17 pièces. Toutes petites les p i è C'est mais ça r e n r e mise. dans la comme e s t c dans le temps. C'est comme, comme dans le temps. Comme comme dans、euh, le temps. Tu l e d i s Trips, Chrome s u c k e r s et compagnie. C'est、euh, cool. C'est parfait. C'est excellent. Alors, voici Bomb Nation Predator avec、euh, l'album Azmat paru en 2009. Alors, sur ce. Allez, tous vous faire foutre.、Hein? Non, m a i s m a n g e z t o u s de la crème glacée, il fait chaud. D'accord. <rire> bye bye. Salut.